Si tu veux bien me laisser faire Pendant une journée entière Je suis capable pour te plaire De te donner 24 000 baisers Je prends des paris à la ronde Sans perdre plus de 10 secondes Je promets devant tout le monde De te donner 24 000 baisers Je ne sais pas ce qui se passe Toi, tu chéris, plus je t'embrasse, plus j'ai envie de t'embrasser. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Assez ça quand tu m'en lasse. Et comme je ne suis pas de glace, je ne laisserai pas ma place. Quand je te donne 4000 baisers, je fais entrer tous les 10 000. J'en suis au moins à 800 000 Mais je ne veux pas m'arrêter